Toi je sais que je te plais Toi je t'aime Toi je sais que tu me plais Même quand Quand tu manges avec les doigts Qu'est-ce qu'il va dire, papa Va te laver, va t'essuyer. On fume pas au cinéma. Faut pas jurer, faut pas cracher. Il ne faut pas, il ne faut pas embrasser les gens, mordre les enfants et crier si fort au drugstore. Faut pas siffler tous les minets. On fume pas à l'opéra. Mais je t'aime Peut-être cause de ça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 à cause de sa